ir-Rahim. Au nom de Dieu Clément et Miséricordieux La maison islamique d'enregistrement de Mu'tah présente aux frères musulmans Publications scientifiques se chargeant de rapprocher des conceptions islamiques à l'ensemble de la nation islamique Allah. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, louange à Allah qui créa les cieux et la terre, l'obscurité et la lumière, louange à Allah dans ce bas monde et dans l'au-delà. À lui le pouvoir, et c'est à lui tous que vous devez revenir. Louange à Allah qui nous guida au droit chemin, et si ce n'était lui, nous n'aurions pas été guidés. Prière et salut de Dieu sur son messager. Frères musulmans, sois le bienvenu là où tu es. « Salut à toi, frère, non pas du côté de la race, de la descendance, de la couleur ou de la langue. Salut à toi en tant que frère de religion, en tant qu'adepte de la religion du sceau des prophètes, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, prière et salut de Dieu sur lui. Sois le bienvenu dans l'enceinte de cette religion à laquelle Allah a promis victoire et puissance. Or, Dieu ne manque jamais à sa promesse. Frères musulmans, viens passer avec nous en revue, les plus belles pages de l'histoire et méditer sur le sens du monothéisme pur, ces pages de l'histoire ont été écrites avec le sang des martyrs qui sont le jour de la résurrection, l'encens et le musc. Mais qui était à l'origine de cette religion Qui en était l'imam Qui était l'homme qui transforma le cours de l'histoire La réponse constitue certes un récit adorable, enchanteur, agréable à écouter. Venez donc avec nous plonger dans ce récit inégalable depuis les premiers événements et passer vite en revue ces différents actes et chapitres. 360 idoles entouraient la Kaaba honorable, trônés au beau milieu de la mosquée sacrée, souillant la pureté de la mosquée et se posant en obstacle devant le culte d'Allah unique. Or, leur faisait des sacrifices, on leur faisait des vœux, les gens les adoraient aveuglement. et leur vouer une obéissance complète égare à celui qui osait toucher à ces statuts sourds de muettes. Dans cette nuit obscure, Dieu décida qu'Abdallah bin Abd al le Koraychite, le Hashimite, épouse Amna bin Tawab, donnant naissance au plus grand homme qu'a connu l'humanité. Quand il fut conçu dans son ventre, Amna vit une lumière éblouissante émaner de son ventre, illuminant les châteaux de Bosra dans les territoires chemins de, de la Grande Syrie. Or, le père meurt alors que le foetus est encore dans le ventre de sa mère. Quelques mois plus tard, on annonça la bonne nouvelle au grand-père Abdelmattalib, à savoir la naissance du bébé qu'il nomma Mohammed. Le poète arabe dit à ce propos. La bonne parole vient de naître, toute est lumière et clarté, le temps n'est qu'au sourire et éloge. Le bébé est alors confié à la tribu Ben Il retourna plus tard pour grandir entre le bras de sa mère et sous la tutelle de son grand père Abdel Mottale. À l'âge de six ans, Allah voulut qu'il soit orphelin des deux parents. Sa mère rendit l'âme à El Aboua, à Médine. son grand-père l'adopta durant deux ans après la perte de sa mère. À l'âge de huit ans, Abdelmottal brandit l'âme. L'enfant fut alors confié à son oncle Abou Talib. Abou Talib se chargea de lui et le traita comme le meilleur de ses enfants. Il ne dormait qu'avec l'enfant à côté de lui, il ne sortait que s'il l'accompagnait. Ainsi l'enfant grandit-il sous l'œil bienveillant de son oncle paternel. La tribu Quraysh le désigna par le pseudonyme d'Al-Amin, le sincère, le fidèle. Les tribus le choisirent pour remettre la pierre noire dans sa place actuelle. On ne lui vit jamais de défaut et jamais il ne se prosterna devant une idole. Quand Khadija fit au courant de sa probité et de sa loyauté, elle pensa lui confier ses biens pour les fructifier au commerce. Al-Amin accepta. Khadija dépêcha à côté de lui un jeune serviteur du nom de Maïsara. Quand il faisait chaud, Maïsara voyait deux anges ombrager le jeune Mohammed, qui gagna au cours de ce voyage le double de ce, que, de ce que gagnaient les commerçants. Khadija lui accorda un double salaire, puis elle lui proposa de l'épouser. Il accepta, Khadija fut sa première femme et celle qui resta auprès de lui plus longtemps que toutes les autres femmes. Les Juifs et les devins arabes parlaient à cette époque d'un prophète qui devait être envoyé par Dieu dans la péninsule arabique. Les Juifs s'attendaient à ce que le prophète soit de leur progéniture. À ce moment, Mohamed, prière et salut de Dieu sur lui, avait l'habitude d'adorer Dieu dans la caverne de Hira, située dans une montagne à côté de Mecca. Il y passait à moi tous les ans en retraite pieuse pour invoquer Allah. Un peu avant d'atteindre l'âge de quarante ans, il voyait ce rêve se réaliser à la lettre. Leur âge s'approchait inéluctablement. Une fois, et alors qu'il était dans la caverne de Hira, en train d'adorer son Seigneur, le futur prophète vit un être qu'il n'avait jamais vu auparavant. C'était Jibril, l'archange Gabriel, sous son aspect tel que Dieu le cria. Mohamed, prière et salut de Dieu sur lui, fut effrayé. Gibril lui, envoie, lui ordonna, lit. Le prophète lui répondit, « Je suis un alphabète. » Gibril le prit et l'étouffa jusqu'à ce qu'il fût à bout de force. Puis il le laissa et lui dit, « Lit. » Il répondit, « Je suis un L'ange le prit et l'étouffa une deuxième fois jusqu'à ce qu'il fût épuisé. Puis il le laissa et lui dit, « Lis. Il répliqua, « Je suis un alphabète. Gibril le prit et l'étouffa une troisième fois, puis il le laissa et lui dit, « Lis au nom de ton maître, celui qui a crié. Il a crié l'homme d'un caillot adhésif. Lis, la bonté de ton maître est infinie. C'est lui qui fit de la plume un instrument de savoir. » et enseigna à l'homme ce qu'il ignorait. Le messager d'Allah, prière et salut de Dieu sur lui, revint chez lui tout tremblant. Il se dirigea vers Khadija et lui dit, « Couvre-moi, couvre-moi » On le couvra jusqu'à ce qu'il revint à sa sérénité. Il informa ensuite sa femme Khadija de ce qui s'était passé, lui expliquant qu'il avait eu peur. Khadija le rassura, lui disant, « Au contraire, c'est la bonne nouvelle pour toi. Dieu ne te couvrira point de honte. Par Allah, c'est toi qui établis les meilleures relations avec les membres de ta famille. Tu ne manges jamais. Tu aides les gens. Tu es généreux envers les nécessiteux. Tu donnes à manger aux affamés. » Tu héberges les étrangers et tu tends la main à tous ceux qui en ont besoin. Khadija le prit avec elle et alla voir Waraka, son cousin qui était chrétien dans l'ère pré-islamique. Waraka savait écrire en arabe les versets de l'évangile. Il était alors aveugle et très vieux. Khadija lui demanda d'écouter l'histoire de son mari. Waraka ibn Nauf, dit Ô oh, neveu, raconte-moi ce que tu as vu. Le messager d'Allah, prière et salut de Dieu sur lui, Le mythe au Coran de ce qu'il avait vu. C'est la loi révélée à Moïse. Comme j'aimerais être en vie quand ta tribu t'expulsera commenta, en Voilà. Est-il vrai qu'ils m'expulseront dit le prophète prière et salut de Dieu sur lui. Oui, répondit le vieil homme. Tout individu prêchant une nouvelle religion sera pris pour ennemi par les siens. Si je vivais jusqu'à ce jour, je te soutiendrais de toutes mes forces. Ce récit a été rapporté par Al-Bukhari et Moslem. Un poète dit à ce propos, « La révélation venant de l'au-delà a annoncé dans la caverne la bonne nouvelle, confiant au monde, s'y si va les ultimes secrets. La bonne nouvelle de l'apostolat, cet arôme magique traduit désormais la naissance de la lumière. » Oui, c'est l'archange Jibril qui annonça les débuts du message divin par l'ultime expression « livre ». C'est le début de la fin du politisme, du culte des idoles et le passage au culte du Tout-Puissant, du Souverain suprême. C'est le début d'une longue lutte parsemée d'épines et que le nouveau messager prière et sali de Dieu sur lui affrontera avec le courage des croyants. Le prophète prière et salut de Dieu sur lui commença par proposer la nouvelle foi aux plus proches de sa famille. Khadija fut la première à adopter le nouveau culte. Oui Ce fut le tour d'Ali ibn Abi Talib, son cousin, oui d'Abu Bakr, suivi de Bilal, de Uthman, de Abdurrahman ibn Awf et de l'Arqam ibn al-Arqam, que Dieu ait tous en sa miséricorde. Le messager d'Allah, prière et salut de Dieu sur lui, poursuivit en secret l'appel à la religion durant trois années. L'ordre divin lui fut donné par la suite de proclamer publiquement l'appel à la religion. Annonce ce qu'on t'a ordonné et détourne-toi des mécréants. Le prophète, béni soit-il, grimpa sur le mont As-Safa, appela les Qurayshites et leur annonça sans détour qu'il était le messager des dieux et qu'un châtiment terrible attendait les infidèles. Le feuilleton de la guerre fut déclenché avec l'expression haineuse d'Abu Lahab. Maudit sois-tu, est-ce pour cela que tu nous as réunis Khuraïch s'est chargé de combattre la nouvelle foi, avec à sa tête Abu Jahel Amr ibn Hisham, Abu Lahab, Utba ibn Echaïba, fils de Rabia, et plusieurs autres leaders de Khuraïch. Ils firent sévir aux faibles parmi les musulmans les pires supplices. Bilal, Khabba ibn al-Arat et la famille de Yasser furent les plus fameuses victimes. Le prophète prière et salut de Dieu sur lui, leur apprenait à endurer les souffrances, et à patienter. Ils passaient près d'eux alors qu'ils étaient au supplice et leur disaient « Patience, famille de Yesr, le paradis vous attend ». Khabab rapporta être allé voir le messager d'Allah, prière et salut de Dieu sur lui, alors qu'il était assis à l'ombre de la Kaaba. Khabab lui dit oh « Ô messager d'Allah, pourquoi n'invoques-tu pas Allah pour nous délivrer du supplice ?» Le prophète, prière et salut de Dieu sur lui, se mit debout, rouge de colère, et dit, Ceux qui étaient avant vous se faisaient peigner la chair et l'énerve jusqu'aux os avec des peignes de fer, et ne revenaient pas sur leur religion. On leur tranchait la tête en deux morceaux avec la scie, sans que cela ne les pousse à réunir leur foi. Certes, Allah assurera la victoire de cette religion, au point que le voyageur partant de Sana'a à Hadramaut ne craindra qu'Allah et le loup pour son troupeau. Hadith rapporté par Al-Bukhari. En l'année 5 de l'avènement de la religion, le Messager d'Allah, prière et salut de Dieu sur lui, autorisa les musulmans opprimés à fuir en Éthiopie, ce qu'ils firent. Ils étaient 11 hommes et 4 femmes. D'autres musulmans immigrèrent en une seconde vague. Ils étaient plus de 80 hommes et 19 femmes. Ils restèrent dans l'hospitalité de son roi, chez qui personne n'est opprimé. Ce roi qui s'appelait Nege al-Najashi adopta par la suite l'islam. À Makkah, la guerre contre la religion prenait de plus en plus d'ampleur au point d'assiéger le prophète et ses compagnons dans un mont de Makkah durant trois ans, au cours desquels ils étaient acculés à se nourrir des feuilles d'arbres. À la fin du siège, le protecteur de Mohammed, prière et salut de Dieu sur lui, son oncle Abu Talib, rendit l'âme. Quelques jours plus tard, Sa femme Khadija, radiyallahu anha, mourut également. Le prophète, prière et salée de Dieu sur lui, fut pris par le chagrin. Il se dirigea par la suite à Taïf, mais il fut repoussé par les habitants de cette ville qui incitèrent leurs enfants à lui jeter des pierres, au point de lui ensanglantir les pieds. Le prophète, prière et salut de Dieu sur lui, revint ensuite à Mecca. De là, il fut pris à la mosquée Al-Aqsa en Palestine, Puis ce fut l'ascension au ciel au cours de laquelle Allah imposa la prière par-dessus sept cieux. Le prophète prière et le salut de Dieu sur lui descendit ensuite sur terre. Les agressions de Quraish s'intensifièrent. La première prestation d'Al-Aqaba, puis la deuxième prestation eurent lieu à Makkah avec les croyants venus dal L'agression parvint à son comble quand les habitants de Makkah décidèrent d'assassiner leur prophète par le biais d'un groupe de jeunes dont chaque membre est issu d'une tribu afin que la responsabilité du meurtre incombe à tous les clans de Quraysh. Et puisque l'hostilité de Quraysh parvint à ce stade, il fallait fuir, protéger le monétisme et la religion et s'installer dans un pays où il serait possible d'adorer Allah en toute quiétude. Dieu autorisa ainsi le début d'une nouvelle ère de l'appel à la religion. Le messager d'Allah, prière et salut de Dieu sur lui, immigra ainsi en compagnie d'Abou-Bakr de Mecca à Medine, suivi par les combattants de Khorej. On promit une récompense de son chameau pour celui qui capturerait Mohamed, mort ou vif. Le prophète, prière et salut de Dieu sur lui, fut contraint de se cacher dans la caverne de Thor avec Abou-Bakr durant trois jours. Les cavaliers de Quraysh arrivèrent jusqu'au bord de la caverne et s'arrêtèrent devant son entrée. Le messager de Dieu, prière et salut de Dieu lui, s'adressa à Abou Bakr pour le rassurer et lui dit « Que penses-tu de deux hommes dont Allah est le troisième <mérite> ?»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 prière et salut de Dieu sur lui, fut éternisé dans le Saint-Coran. Que vous ne lui soyez pas venu en aide, Allah le fit. Ceux qui ont mécru le firent expulser. Il était le second des deux dans la caverne et disait à son compagnon, « Ne t'inquiète pas, Allah est avec nous. » Allah fit descendre sur lui sa quiétude, le soutint avec des soldats invisibles et plaça le mot des mécréants en dernière position, C'est celui d'Allah en première position. Allah est certes puissant et sage. Le prophète prière et salut de Dieu sur lui, arriva enfin à Médine. Il fut accueilli triomphalement par les Ansar, les alliés de Dieu. Et c'est là à Médine que débuta une nouvelle étape pour la propagation de la nouvelle foi. Les musulmans devinrent forts au point de faire face aux mécréants de Mecca dans la bataille de Badr en l'année de, de l'Igir. Les musulmans remportèrent une victoire éclatante, ils tuèrent soixante dix politistes et en prirent soixante dix autres en captivité. Puis ce fut la bataille de au cours de laquelle certains compagnons du prophète ne suivirent pas les ordres de leurs commandants. Et ce fut la débâcle, soixante dix compagnons furent tués. La bataille d'Al ahzab les coalisés, eut lieu par la suite. Ce fut Allah sublime qui se chargea de vaincre les associateurs mécriants. et ce, en leur faisant envoyer un vent violent et des soldats venus de sa part. Le messager d'Allah se dirigea ensuite vers la tribu juive de Beni Qurayva, qui ont violé leurs engagements envers lui comme d'accoutumé. Il tua leurs combattants, prit en captivité leurs enfants et s'empara de leurs biens. Les batailles se suivirent, dont notamment celles de Al-Hudaybiya, de Khaybar et de Mu'tah Entre ces grandes batailles, il y eut les expéditions punitives et autres, et ce, jusqu'à la conquête de Makkah, à laquelle participèrent dix mille combattants en l'année huit de l'Égypte. Makkah fut conquise et les gens embrassèrent la religion d'Allah en groupe. Le shirk, le polythéisme, fut vaincu, les idoles brisées et les tombes aplanies. Allah unique fut adoré dans la péninsule arabique. Allah qui n'a point d'associé, le prophète, prière et salut de Dieu sur lui, effectua en l'année 10 de le pèlerinage. À son retour du Hajj, les, la maladie commença à l'attaquer. Il prit l'habitude de sortir de nuit avec son esclave affranchi Abu Muhaïba au cimetière d'Al-Bakr, car il avait reçu l'ordre divin d'implorer Dieu d'absoudre les péchés des morts. Au beau milieu du cimetière dal il disait « Salut à vous, habitants des cimetières, heureux qui, comme vous, êtes dans la félicité, alors que les gens risquent les pires dangers. Voilà les dissensions arrivées, comme des flots de ténèbres ininterrompus, dont le dernier est pire que le premier. » Il s'adressa ensuite à Abu Mouaibéa et lui disait oh « Ô Abu Mouaibéa, « On m'accorda les clés des fortunes de ce bas monde, en plus de l'éternité et du paradis, on me donna le choix entre cela et la rencontre de mon Seigneur et le paradis. Abu Wahiba dit ô oh Messager d'Allah choisis les clés des fortunes de si bas, l'éternité puis le paradis. Le prophète, prière et salut de Dieu sur lui, dit Par Dieu, Abu Wahba, j'ai choisi de, rentre, de rencontrer mon Seigneur. Et le paradis. Le prophète, prière et salut de Dieu sur lui, tomba ensuite malade, pris par la fièvre. Il demanda qu'on verse sur lui sept cruches d'eau froide afin qu'il puisse sortir voir les musulmans et leur annoncer ses dernières volontés. Ils firent ce qu'il ordonna jusqu'à ce qu'il leur demanda d'arrêter. Assez, assez, dit-il. Il se sentit en forme. Il mit un bandeau autour de la tête. Il se mit debout, entra dans la mosquée, s'assit sur le mimbar et prononça une allocution dont voici des extraits. « Maudits soient les Juifs et les Chrétiens Ils ont fait des tombes de leurs prophètes des mosquées. Puis il dit « Ne faites pas de ma tombe une idole que vous adorez ». Il préconisa ensuite de faire sortir les Juifs, les Chrétiens et les mécréants de la péninsule arabique. L'un de ses derniers conseils fut « Ne négligez point la prière. et prenez soin de vos esclaves. » Il ne cessa de répéter difficilement ses derniers propos. Oui, suffirent les derniers instants de sa vie, prièrent et salut de Dieu sur lui. Alors qu'il était adossé à Aïcha, son épouse, Abdurrahman ibn Abi Bakr arriva, tenant dans sa main un siwak, un cure-dent. Il regarda le siwak, alors Aïcha sut qu'il le voulait. Elle le prit et le ramollit, puis elle le lui donna. Il se brossa les dents avec, après avoir terminé, il leva la main, pointa du doigt et regarda le plafond. Ses lèvres murmurent des mots. Aïcha les entendit dire, « Mon Dieu, le compagnon suprême, mon Dieu, le compagnon suprême. Mon Dieu, absous mes fautes, et pitié de moi, fais-moi rejoindre compagnon suprême, mon Dieu, le compagnon suprême. » Il répéta ces termes trois fois et ce furent les derniers mots qu'il prononça. sa main se relâcha, et il rejoignit le Compagnon euh, suprême. Il alla rejoindre Allah après avoir transmis le message, rempli son engagement envers Dieu et fit de son mieux en faveur de sa nation. Il rejoignit le Compagnon suprême après nous avoir laissés, comme il l'avait dit, en parfaite connaissance de la religion éclatante comme le soleil à midi. Personne ne risque de ne pas voir cette lumière à part celui qui est destiné à la perdition. Grâce à lui, Dieu paracheva sa religion et montra la voie à celui qui veut l'emprunter. Il put réaliser le culte du Très-Haut sublime et unique. Il rendit l'âme après avoir fait la guerre et vaincu le chef et le politisme, et maudit ceux qui transforment les tombes de leurs prophètes en mosquées et en mausolées. Il ne cessa de répéter avant de partir auprès du trio de ne pas déformer la religion, et de ne rien y ajouter qui ne fasse partie de la foi. Celui qui invente dans notre religion ce dont il ne fait pas partie, son innovation est à rejeter, dit-il. Il dit également, toute innovation dans la religion est égarement. Il alla rejoindre le Compagnon suprême alors qu'il venait de faire sa dernière volonté et de recommander de veiller à la prière. au pilier de la foi. Le pacte qui nous lie est la prière. Celui qui la délaisse aura renié la foi et devint m'écriant, disait-il. Nous témoignons devant Dieu que le messager d'Allah, prière et salut de Dieu sur lui, a transmis le message, rempli son engagement, a été fidèle à la nation et a combattu pour la cause d'Allah comme il se doit, nous laissant sur la voie droite que seul un être maudit risque à délester. Ô frères musulmans, examinons ensemble les préceptes de cette religion, les recommandations divines et celles de notre messager dans l'espoir d'être parmi les bienheureux. Ceux-là qui adorèrent Allah en toute conscience, ceux-là qui sont et seront les alliés de Dieu dans ce bas monde et dans le delà, ceux-là qui hériteront à jamais du paradis. Saches, frères musulmans, que la vraie religion et la vraie foi sont à chercher dans le livre saint d'Allah et dans la sauna de son prophète, prière et salut de Dieu sur lui. Le messager d'Allah a prescrit un culte à la mesure des gens. Il avait l'habitude d'effectuer les prières sur de prier la nuit, alors que les gens dormaient, de jeûner le lundi, le jeudi et les autres jours méritoires. Il se rappelait à Allah à tout instant. Il avait des invocations le matin et d'autres le soir. Il lisait le verset du trône, le deux sourates protectrices et la sourate astamat. Il répétait Exalté soit Dieu et qu'il soit loué cent fois, ainsi que plusieurs autres prières. Comment se fait-il, frère musulman, que tu ailles chercher la tradition telle ou de telle personne Comment remplaceras-tu la sonna prophétique par l'égarement d'individus fautifs. Le messager d'Allah constitue pour toi un parfait exemple à suivre. Astreins-toi à sa sunnah et attache-toi à sa tradition. As-tu vu les compagnons du messager divin, ceux-là qui étaient tout ce qu'il y avait de plus attaché à la sunnah, de leur bien-aimé, se forger des invocations propres à eux Au contraire, ils ont pris à la lettre les recommandations du saint Coran d'Allah et de la sunnah Devenant ainsi la meilleure génération représentant l'Islam. La foi en Allah exige la foi en ses anges, qualifiés par le Tout-Puissant de ses serviteurs honorables, qui ne le dévancent pas en parlant et qui exécutent ses ordres. <titrage> <dos de> la, <vie> la foi exige également de croire aux saints livres révélés, tels que la Torah et l'Évangile. Le Zabou et le Coran. Les musulmans croient aussi que le Coran est le meilleur des livres révélés. Et celui qui les a abolis, vu que les saints livres précédents ont été falsifiés et détériorés. Allah se chargea de protéger de toute déformation son dernier livre, le Coran, révélé à Mohammed, prière et salut d'Allah sur lui. Le Très-Haut dit à ce propos C'est nous qui avons révélé le rappel le Coran. et c'est nous qui sommes chargés de le sauvegarder. « Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lachafidun » Aussi le Coran demeure-t-il un argument éternel jusqu'au jour de la résurrection. La foi exige de même de croire aux prophètes et aux messagers d'Allah, que la paix et la prière soient sur eux tous. Allah sublime dit à ce propos « Des messagers annonçant la bonne nouvelle » et mettant en garde les gens afin qu'ils n'aient d'arguments contre Allah après leur venue. On croit qu'ils sont meilleurs que les gens. Ceux qui croient que quiconque parmi les compagnons du prophète, les gens pieux ou les savants doctes soit meilleur qu'eux aura renié la foi. On croit également que le premier messager était nous. Noé et que le sceau des messagers fut Mohammed, prière et salut de Dieu sur lui, le meilleur de tous. Avec son apostolat, toute religion et toute loi précédente est désormais nulle et non avenue, abolie à jamais et remplacée par la charia islamique, la loi de l'Islam. Allah dit à ce propos, « Quiconque adopte une religion autre que l'Islam, son œuvre ne sera pas agréée dans l'au-delà » Il sera parmi les perdants. Avec la mort du messager d'Allah, Mohammed, prière et salut de Dieu sur lui, la révélation céleste prit fin. Celui qui prétend être inspiré est un imposteur. Ne réussissent pas ceux qui forgent le mensonge à propos d'Allah. Le musulman croit aussi à la prédestination, mais cette croyance ne s'oppose pas à l'action et aux moyens pour parvenir à ce qui est désiré. Au contraire, le recours aux moyens fait partie intégrante de la foi et du destin. « N'as-tu pas vu Dieu qui souffla de son âme dans Marie la Vierge, la pieuse, laquelle, en devenant grosse, avait besoin de manger ?» Allah, qui était capable de la nourrir sans encombre, lui avait appris les moyens d'obtenir des dates et lui révéla le verset suivant. « Secoue, lui dit-il, le tronc de l'arbre qui laissera tomber sur toi des dates mûres. » Allah était capable de lui mettre sa nourriture à sa disposition sans qu'elle ne soit obligée de secouer l'arbre. Mais Dieu voulait lui apprendre et nous apprendre à ne pas compter sur autrui et à user des moyens susceptibles de nous réaliser nos besoins. Aussi, si tu désires être en nombre des bienheureux, ceux qui irriteront du paradis, et si tu crains l'enfer, il est indispensable pour toi d'user des moyens permettant de parvenir à ce but ultime, et ce, en obéissant à Allah et à ses ordres et en évitant ses interdits. Le Tout-Puissant dit à ce propos, Celui qui obéit à Allah et à son Messager remportera une victoire éclatante. Sache également, frères musulmans, que la foi stipule aussi de croire à l'invisible, attesté par le Coran et la Sunna, tels que le Trône, la Chaise, le Paradis, l'enfer, les délices et les supplices dans la tombe, le pont dressé sur l'enfer à Sirat et la balance elle Mizen, et plusieurs autres choses. Sans pour autant les interpréter à notre guise. On croit aussi à l'épreuve de la tombe, c'est-à-dire aux questions posées aux morts à propos de son Seigneur, sa religion et son prophète. Allah soutient ceux qui croient en Dieu en les guidant à la bonne parole dans ce bas monde et dans l'au-delà. Le croyant répond alors, « Allah est mon Seigneur, l'Islam est ma religion et Mohamed est mon prophète. » Quant en m'écriant, il dit, « Je ne sais pas, j'ai entendu des gens dire quelque chose et je l'ai répété. » À ce moment, une voix venant du ciel appellera les musulmans disant, « Mon serviteur a divré, mettez-le sur un lit du paradis, habillez-le des vêtements du paradis et ouvrez-lui une porte donnant sur le paradis. » Quant au mécréant, il ne voit l'appel du ciel, lui disant, « Tu as menti, mets-le sur un lit de l'enfer et ouvre-lui une porte donnant sur l'enfer. » Alors la chaleur torride et les pires supplices lui parviendront de cette porte et sa tempe se rétrissera au point de lui briser les côtes. Qu'Allah nous ait tous en sa miséricorde. Mais sache, frères musulmans, que conformément au credo islamique authentique, Il est légitime de croire aux miracles survenus à certaines gens pieuses, mais il faudrait faire attention et ne pas considérer que toute chose extraordinaire soit une carama, une œuvre miraculeuse pieuse, mais au contraire, ce fait pourra être l'œuvre de Satan et de ses alliés. Et le critère permettant de trancher entre les deux faits est d'examiner leur concordance aux préceptes du Coran et de la Sunna du Prophète. Ainsi. Celui qui prétend connaître l'avenir ou que Dieu l'ait honoré en lui permettant de transgresser certains interdits est sans aucun doute un menteur et un imposteur. Frères musulmans, c'est Allah l'unique qui nous a criés, nourris et comblés de ses dents. Quel est donc notre devoir envers Allah sublime Pour répondre à cette question, méditons ensemble sur ce qu'a dit Allah et son messager, prière et salut de Dieu sur lui. Allah dit dans son saint livre Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Je ne veux point d'eux qu'ils ne me nourrissent ou ne me donnent à manger. Allah est le nourrisseur puissant et ferme. «»««» Inna Allah huwa ar-Razzaq, ad-Dhu al-Quwwati al-Matīn. Donna Sunna Mu'adh ibn Jabal, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporta qu'il était à Doudan derrière le prophète prière et salut de Dieu sur lui, qui lui dit "Ô Mu'adh, sais-tu quels sont les droits de Dieu envers ses serviteurs et les droits de ses serviteurs envers lui Allah est messager, en sais mieux, dis-le." Le droit d'Allah envers ses serviteurs, dit-il, et de l'adorer et de ne rien lui associer. Et le droit de ses serviteurs envers Allah est de ne pas passer au supplice celui qui ne lui associe rien. Oh, « Ô messager d'Allah, » dit-il, « Puis-je annoncer la bonne nouvelle aux gens ?»« Ne leur annonce pas la bonne nouvelle, » répondit-il, « pour qu'ils ne s'en remettent pas à cela et délaissent les bonnes œuvres » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le verset coranique et le hadith attestent que l'objectif pour lequel les gens furent criés, à savoir le culte d'Allah unique qui n'a point d'associé ni de rival lui partageant cette adoration. La vie et le monde ne peuvent prendre leur cours normal qu'avec l'existence d'une seule divinité à laquelle sont assujettis les gens et les djinns. Au cas où l'être créé n'exerce pas ce culte comme il se doit, Ou qu'il détourne de ce culte envers une autre divinité qui ne le mérite pas Il ne jouira jamais des délices d'être en rapport avec Allah sublime et exalté Qui lui ordonna de l'invoquer sincèrement et de n'invoquer quiconque à part lui Le culte d'Allah est-il néanmoins restreint en rite connu comme la prière, le jeûne, le pèlerinage Etc. Certes non Le culte de Dieu est plus général, c'est un terme qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée, comme parole, acte visible ou intérieur rendu par l'homme. Cette vérité apparaît dans la ferme croyance de l'homme de sa servitude envers Allah, c'est-à-dire dans la ferme croyance qu'il existe un seigneur et un serviteur. Un seigneur qu'il faut adorer et un serviteur qu'il est tenu d'adorer, son seigneur et rien d'autre. N'est vrai à part cela. Dans notre existence, il n'y a que des êtres qui adorent et un être adoré, un Seigneur unique qui règne sur tous ses serviteurs. Adorer Allah, c'est renvoyer tout acte accompli par l'homme à Allah, son Seigneur, toute parole dite ou pensée en secret, tout mouvement dans cette vie à Allah seule et unique, et délaisser toute sensation et toute signification. qu'il ne soit dirigé vers le culte du Tout-Puissant. Car Dieu seul mérite d'être adoré, et personne à part lui ne mérite, tant soit peu qu'il soit, objet de cette culte. Celui qui agit autrement aura commis un péché mortel impardonnable. Il aura commis chef, aura associé à Dieu une autre divinité. Allah affirme dans son Saint-Livre, « Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe une autre divinité », Et pardonne ceux qui ont de ça de ça à qui il veut. Certes, celui qui commet le shirk aura commis un péché énorme. Une fois qu'il réalise la servitude complète envers Allah unique, qui n'a point d'associé et qui n'adore autre que lui, Alors l'homme se rend compte qu'il a été créé par Dieu et placé sur terre pour vaquer à une occupation temporaire qui est d'obéir à Dieu et de l'adorer sans autre objectif que l'obéissance elle-même au Tout-Puissant. Au Tout-Puissant qui lui accorde en contrepartie la quiétude de si bas et agré ses œuvres dans l'au-delà. Le Saint-Verset dit à ce propos « Ceux qui ont cru » et n'ont altéré leur foi par aucune injustice, ceux-là méritent la sécurité et sont les bien guidés. Frères musulmans, Quand tu es au courant de cette noble tâche et de ce secret divin, tu devras savoir que le pire des choses est de détourner ce culte tant soit peu à un autre Dieu qu'Allah. Point de prosternation que pour celui pour qui se prosternèrent les habitants des cieux et de la terre. Point de soumission qu'envers celui envers qui les têtes se sont baissées et les visages se sont mis par terre. Point d'invocation que pour celui qui exauce les vœux des êtres angoissés. Mais avant de parler du shirk et de son danger, je voudrais parler, frères musulmans, de la miséricorde d'Allah. Le Tout-Puissant dit Ma miséricorde a tout englobé. Le messager de Dieu dit à ce propos La joie du Dieu pour le repentir de son serviteur dépasse celle d'un voyageur qui perdit en plein désert sa monture sur laquelle il avait sa nourriture et sa boisson. Après avoir perdu tout espoir de la retrouver, il s'étendit à l'ombre d'un arbre. Alors qu'il dormait, désespéré, soudain, sa monture apparut devant lui. Il s'empara de sa laisse et dit à force de joie, « Mon Dieu, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur ». « Il se trompa de joie » rapporté par Moslem. Si la miséricorde d'Allah est immense à ce point-là, nous devons savoir que Dieu exalté a refusé que sa piété englobe les politistes et ceux qui lui associent quoi que ce soit. Le verset suivant est explicite. « Certes, Allah ne pardonne point à ceux qui lui associent une autre divinité et pardonne ceux qui est en deçà de cela. » à qui il veut. Écoutez le messager d'Allah prière et salut de Dieu sur lui dire dans le hadith qu'il rapporta de son Seigneur Ô oh fils d'Adam, si tu commets plein la terre de péché et que tu viennes à ma rencontre sans n'avoir rien associé je t'accorderai certes plein la terre de miséricorde rapporté par at -Termidhi. En sachant cela, tu vas sans doute implorer Dieu pour te protéger contre le shirk, ce péché irrémédiable. Mais le problème est que tout le monde croit être en sécurité et exempt de ce péché. Pourtant, on a vu le maître des monothéistes, le prophète Abraham, que la paix soit sur lui, ce prophète qui combattit son peuple pour le dissuader de commettre le shirk, au point d'être jeté dans le brasier, implorer Allah et demander sa protection, pour lui et pour sa famille, de lui éviter ce péché mortel. Évite-moi et mes enfants d'adorer les idoles, dit-il dans les saints versets du Coran. Quant au messager d'Allah, notre prophète, prière et salut de Dieu sur lui, le saut des envoyés divins et le meilleur d'entre eux. Et bien qu'il ait enseigné à ses compagnons la vraie religion, il craignait toujours que l'un d'eux ne commette le shirk, n'importe quel type de shirk. Ce dont je crains le plus pour vous, c'est le shirk mineur, dit-il. On lui demanda ce que c'était, il répondit, l'hypocrisie. Le hadith a été rapporté par Ahmed. Qu'en est-il alors de nous Est-il possible qu'après l'invocation d'Abraham et la crainte du prophète, prière et salut de Dieu sur lui, qu'on soit en sécurité contre les tentations de Satan qui risque de nous plonger dans le polythéisme sans le savoir Pourquoi irons-nous plus loin Autour de nous sévissent encore plusieurs types de chefs. Que Dieu nous en préserve. Le Coran nous a relaté les croyances des mécréants de Makkah qui disaient des idoles Nous ne les adorons que pour nous rapprocher d'Allah.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 qu'ils invoquaient comme on invoquait Allah, à qui ils demandaient secours comme on le faisait avec Allah, à qui ils faisaient des vœux et des sacrifices comme on le faisait avec Allah, comptaient sur eux comme on comptait sur Allah, et qu'ils craignaient et dont ils espéraient le secours comme il est de coutume avec Dieu, et ce au point de les aimer comme on aime Allah, alors ils tombèrent dans l'hérésie. Allah a dit à ce propos, « Et parmi les gens, il y en a ceux qui prennent en dehors d'Allah des rivaux, qu'ils aiment comme ils aiment Allah. En agissant ainsi, ils avaient commis le chersk, le pire des péchés. Allah leur envoya Mohammed le Prophète, prière et salut de Dieu sur lui pour les guider au droit chemin. Celui qui a accepté son message, témoignant de l'unicité divine, sans partager cette unicité avec une quelconque divinité, est devenu un vrai croyant. Au contraire, celui qui s'est borné à s'attacher aux traditions de ses ancêtres, alors le verset suivant lui suffira. Allah dit, celui qui associe Allah et notre divinité, Allah lui interdira le paradis et aura l'enfer pour refuge. Certes, les injustes n'ont pas d'alliés. C'était le cas des mécréants arabes avec l'avènement de l'islam. Mais cela demeure vrai avec les mécréants de nos jours, car ils adorent à côté d'Allah d'autres divinités. Ainsi, vous les verrez debout devant une tombe en train d'invoquer le mort au lieu d'invoquer Allah et demander secours aux dauphins au lieu de s'adresser à Dieu, disant « Au secours, au secours, telle ou telle personne ». Ils implorent donc le secours de la personne ensevelie sous terre. « Ô oh, mon Seigneur tel, aidez-moi à réaliser mon vœu. » Il dirait également en s'asseignant, oh « ô tel invoquant le Saint en question. » Au cas où ces individus désirent avoir des enfants, ils font des vœux présentant des sacrifices à l'intention du Saint, si leur vœu est exaucé, ils peuvent ainsi faire un nombre prescrit de tours autour de la tombe du Saint. Au cas où ils ont l'enfant désiré, et au lieu de rendre grâce à Allah, ils font des sacrifices au nom du Saint et exécutent des circumambulations autour des pierres tombales. Pire que cela, ces individus s'adonnent à de telles pratiques polythéistes, ils ne se contentent pas d'en arriver là, car Satan ne peut pas être satisfait à ce stade-là, de voir le fils d'Adam en enfer, mais comme on le dit, il voudrait qu'il soit dans le bas fond de la géhenne. Aussi, cherchait-il à le désorienter graduellement, lui présentant toutes sortes de tentations. Il lui fait craindre tout d'abord la vengeance du mort dans sa tente, lui faisant croire que c'est lui le nourrisseur qui mérite d'être aimé et désiré. Le diable insinue à ce maladroit qu'il doit craindre le pire s'il ne rend pas au sein les droits qu'il mérite, au point de se soumettre à lui et commencer à espérer qu'il lui exauce ses vœux. À ce stade, les, les différences entre les mécréants de Mecca et les nouveaux infidèles s'estampent, à part que les politistes mécois invoquaient des dieux sous forme de statues représentant des saints ou autres, alors que les impies de nos jours adorent les saints en suivi dans leur mausolée. Ils les invoquent, se frottent à leur tombes, les craignent, espèrent leur intervention et les adorent en conséquence. Voyons à présent, frères musulmans, C'est que l'on est des tombes dans la sauna du prophète, prière et salut de Dieu sur lui. Surtout que nous pouvons remarquer que beaucoup de musulmans ont commis le shirk parce qu'ils ignorent la tradition du prophète à cet égard. Le messager d'Allah, prière et salut de Dieu sur lui, avait l'habitude d'ensevelir les morts sans leur bâtir de temple et sans élever les sépulcres. Il ne faisait aucune marque distinctive sur le tombeau même si le mort avait des mérites indéniables. Ainsi, il unima son oncle Hamza et Mossad, qui étaient parmi les meilleurs de ses compagnons avec le reste des martyrs sans leur bâtir de tombeaux particuliers. Au contraire, il ordonnait de ne rien faire qui soit contraire aux recommandations relatives à ce sujet. N'a-t-il pas dit à Ali, ne délaisse aucune statue sans la détruire, ni de tombeau apparent sans le rapporté par Moslem? Om Salama... La femme du prophète, prière et salut de Dieu sur lui, raconta qu'elle avait vu en Éthiopie une église, elle raconta cela au prophète, elle avait vu en Éthiopie une église où il y avait des images. Le messager d'Allah lui dit, ces gens-là ont l'habitude de bâtir sur la tombe des gens pieux qui meurent des mosquées, et de peindre des images dans ce sanctuaire. Ces gens-là sont les plus injustes auprès d'Allah, rapporté par al bukhari Au moment où il agonisait, le messager de Dieu lança les plus violents avertissements à cet égard. La mort et ses souffrances ne lui firent pas oublier son devoir de faire sa dernière volonté à sa nation et de lui rappeler le pire des péchés commis envers Allah. Le voilà qui dit, maudits soient les juifs et les chrétiens qui ont transformé les tombes de leurs prophètes en mosquées, rapporté par Al-Bukhari et Moslem. Et le voilà en train de dire, « Mon Dieu, ne faites pas de ma tombe une idole qu'on adore en dehors de toi. » La colère d'Allah est grande envers les gens ayant transformé les tombes de leurs prophètes en mosquées, Rapporté par Ahmed. Frères musulmans, sache que le comportement des gens à l'égard des tombes se divise en trois catégories. 1. Des actes légitimes, comme on le fait, de rendre visite aux cimetières pour se rappeler l'au-delà et pour saluer les morts, et invoquer Dieu en leur faveur, mais sans pour autant voyager pour cet objectif. En accédant au cimetière, il faudrait dire, assalamu alaikum, que la paix soit sur vous, ô gens musulmans. Certes, si Dieu le veut, nous vous rejoindrons, qu'Allah ait en sa miséricorde les premiers et les derniers d'entre vous. Nous implorons Allah de nous accorder à nous et à vous son salut. Le visiteur se rend ensuite auprès de la tombe qu'il voudrait visiter, Il lui passe le salut et implore la miséricorde de Dieu en sa faveur. 2. Des actes innovateurs et illégitimes contraires au pur monothéisme et risquant de mener au chèque majeur. Parmi ces actes figure le fait d'aller auprès de la tombe pour y adorer Dieu, se rapprocher de lui, faire la prière là-bas ou lire le Coran. Cela constitue un acte illégitime et une bédard. opposé à la loi islamique, c'est-à-dire une innovation. Parmi ces actes aussi, notant le fait de chercher à tirer profit de la bénédiction qu'aurait la tombe de telle personne pieuse, ou de lire du Coran ou la sourate al-Fatiha pour offrir sa récompense aux morts. Il est également illégitime de bâtir la tombe et de l'élever au-dessus du niveau de la terre. Le prophète prière et salut de Dieu sur lui avait ordonné à Ali qui partit en expédition de ne laisser aucune tombe apparente sans la planir. Parmi les actes interdits, on dénote aussi le fait de bâtir des mausolées au-dessus de la tombe et de les éclairer avec des lampes. Le prophète prière et salut de Dieu sur lui dit à ce propos « Maudites soient les visiteuses des tombes et maudits soient ceux qui y bâtissent des mosquées et y placent des lampes. » Il a également défendu d'enduire de plâtre la tombe. Parmi les grands péchés, on dénote celui de bâtir des mosquées où l'on effectue la prière au-dessus d'une tombe ou d'inhumer un mort dans une mosquée en vue de l'honorer. Les savants doctes de l'islam ont convenu qu'il est impérieux de démolir la mosquée construite au-dessus d'un sépulcre, de déterrer le mort enseveli dans une mosquée et de l'enterrer dans le cimetière des musulmans. Tant, ô frères musulmans! de ne pas être parmi ceux que le messager d'Allah a désigné dans son hadith. Les gens les plus injustes sont ceux qui seront en vie le jour de la fin du monde et ceux qui transforment les endroits où il y a des tentes en sanctuaires, rapporté par Ahmed. Après ces deux types d'attitudes envers les morts, voici à présent le troisième type. roi. Nous arrivons avec cette troisième partie au pire des comportements, à la catastrophe irrémédiable et au mal indéniable dont souffrent un grand nombre de ceux qui prétendent faire partie des musulmans, à savoir le shirk majeur qui s'oppose entièrement au tawhid, au monothéisme pur, le polythéisme, le shirk majeur qui consiste à adorer tant soit peu une autre divinité en dehors d'Allah. Et ce, par exemple, en invoquant le Saint du mausolée et en lui demandant, par exemple, de nous accorder des enfants. Ainsi, on lui fait des sacrifices et on lui demande d'exaucer nos vœux, au point que certains tendent les mains pour prier, non pas le, le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, mais une personne morte, incapable de faire quoi que ce soit pour elle-même et a fortiori pour autrui. Il est devenu courant de voir des groupes d'ignorants Tendre les mains et appeler les saints au secours. Allah tout haut dit dans le Coran, « Si vous les invoquez, ils n'entendront pas vos invocations. Et s'ils pouvaient les entendre, ils ne vous les exauceront pas. Du jour de la résurrection, ils régneront votre chef. personne, ne pourra vous relever la vérité. » مِثْلُ que quelqu'un d'informé Parmi les pratiques prohibées à cet égard, il y a celle qui consiste à apporter de l'argent et des bijoux et à les jeter dans le mausolée dans l'espoir que le saint récompense le fidèle pour son bienfait. Certaines gens ne se contentent pas de ces pratiques polythéistes mais en arrivent à tourner autour de la tente comme ils le feraient à la sainte Kaaba, à Mecca. Ils en arrivent à faire des vœux pour le saint, à lui faire des sacrifices, au point que le mort enseveli dans son sépulcre devient à leurs yeux un véritable Dieu adoré. Qu'Allah nous préserve de telles pratiques dont Dieu dit dans son Saint-Livre, « Dites, vous mettrai je au courant des gens dont les actes sont les moins couronnés de succès, dont les œuvres ici-bas se perdent en fumée, bien qu'ils croient avoir bien agi ?» Frères musulmans, C'est là un conseil sincère que je te donne pour éviter de telles pratiques politistes répandues dans notre monde musulman. Frères musulmans, dans ces temps, il y a des gens pieux, mais aussi des malfaiteurs et des imposteurs. En plus, rien ne prouve que de telles personnes dévotes soient enterrées dans ce sépulcre. Certains mausolées ont été fondés par des individus dans l'intention d'usurper les biens des gens et de les exploiter, exploiter leurs bonnes intentions. et les induire en horreur. D'autres ont bâti ces demeures funéraires, croyant faire le bien alors qu'ils ont en fait commis un péché impardonnable. Frères musulmans, le bien, tout le bien réside dans la mise en vigueur des préceptes islamiques explicités par notre prophète Mohammed, prière et salut de Dieu sur lui, qui nous a ordonné de n'accomplir des tours qu'autour de la sainte demeure d'Allah à Mecque. Si les circumambulations effectuées par certains autour des sépulcres étaient une bonne œuvre, le messager d'Allah nous les aurait conseillés. Allah nous a informés que le prophète, prière et salut de Dieu sur lui, veille sur notre intérêt. Comment est-il possible de commettre de tels actes et de délaisser la sunna de notre prophète et de ses honorables compagnons Aussi, faut-il éviter comme la peste de n'accomplir le rite des circumambulations. autour de la sainte Ka'ba et de ne pas faire de la sorte même s'il s'agissait de la l'attente du prophète en accomplissant ce rite autour de la seule Ka'ba le musulman met en vigueur la loi de Dieu et la sonna de son prophète prière et salue de Dieu sur lui évite mon cher frère de voyager dans le seul but de visiter des mosquées à part les trois saintes mosquées dont la visite est souhaitée par la charia la loi islamique Le prophète, prière et de Dieu sur lui, n'a-t-il pas dit « On ne part, on voyage que pour trois mosquées. » La mosquée sacrée, la mosquée al-Aqsa et ma mosquée si. Rapportée par al-Bukhari et Muslim. Voilà donc le messager d'Allah dont tu suis à la lettre les recommandations qui t'interdit de voyager pour visiter des mosquées à part les trois saintes mosquées. Donc, évite de faire des bagages pour aller rendre visite à tel saint. où a-t-elle mausolée, et de jeter ton argent dans la caisse des gardiens des mausolées qui exploitent les gens, leur usurpent leurs biens, et leur distribuent le pardon et la miséricorde au nom du saint enseveli sous terre. Tu devras donc compter sur Allah l'immortel, et l'invoquer seul, et tu diriger vers lui sans intermédiaire aucun. Allah n'a-t-il pas dit, si mes serviteurs te demandent où je suis, alors je suis tout près, j'exauce les vœux de celui qui m'invoque Qu'ils m'obéissent donc et croient en moi, peut-être seront-ils bien guidés. Quand tu te trouves dans le pétrin et que tu ne saches où aller et à qui s'adresser, sache donc que c'est à Dieu qu'il faut se réfugier. Car c'est Dieu qui porte secours et qui dissipe les malheurs. Le Tout-Puissant dit, Qui exauce le vœu de celui qui est dans l'obligation quand il l'invoque Qui dissipe le mal et vous place en héritier sur terre Y a-t-il d'autres dieux qu'Allah لا ما تذكرون. دوكن، dirait que tous les gens tendent tendent leurs mains pour invoquer Allah. Mais quelle est la façon légitime de s'adresser à Allah et d'implorer son secours? Sache, frères musulmans, que l'invocation revêt trois formes. Premièrement, la première forme est l'invocation de Dieu par le biais de ses beaux noms، Al Asma Husna، et ses qualités suprêmes، Sifatih Al Ula. Tu diras par exemple, « Mon Dieu, je t'implore, toi, Allah, en dehors de qui n'existe aucune autre divinité, je te prie d'absoudre mes péchés et de rétablir ma foi et ma vie si bas dans le droit chemin. » L'invocation légitime peut recourir aux bonnes œuvres et les citer dans la supplication, comme cela a été mentionné dans le hadith des trois personnes sur lesquelles la caverne s'est renfermée. Le premier invoqua Dieu par son amour envers ses parents. Le secours par sa, ch sa chasteté et le troisième par sa probité et son équité. Leurs supplications furent exaucées et le rocher s'écarta de l'entrée de la caverne grâce à leurs bonnes œuvres présentées au devant de leurs invocations. 2. Deux, la deuxième forme d'invocation est illégitime et constitue une sorte d'invocation prohibée par la religion. Il s'agit d'invoquer Allah au nom des prophètes et des hommes pieux, Certains diraient, par exemple, « Je t'invoque mon Dieu au nom de ton prophète » ou « Par le droit de ton prophète », etc. Utilisant pas toutes sortes d'expressions prohibées. Ce type de supplication n'a pas été recommandé par le messager d'Allah. Ici, c'était une action illégitime et bénéfique. Il l'aura mentionné. 3. Trois. La troisième forme d'invocation est de type polythéiste carrément anti-islamique, et dont l'usage constitue une abjuration et une sorte d'apostasie. Il s'agit dans cette sorte de supplication d'adorer une autre divinité qu'Allah, et de prendre des morts pour des intercesseurs entre Allah et ses serviteurs, ce qui est considéré comme l'essence même du chef pratiqué par les mécréants de Mecca à l'époque du prophète, prière et salut de Dieu sur lui. Les mécréants disaient, comme cela a été cité dans le Saint-Coran, « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah ». ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا. في تأديب. كل نطق الله كن يان. recourse à des intermédiaires parmi leurs morts pour les rapprocher d'Allah. De nos jours ceux qui implorent Allah pour le bieu des saints et des morts ressemblent aux mécréants de Mekka. Frères musulmans voilà ce mort enseveli dans sa tombe et qui a rendu l'âme à son Dieu le voilà pris en gage conformément à son œuvre. Le voilà incapable de faire quoi que ce soit pour soi, alors est-il logique qu'il puisse faire quoi que ce soit pour les autres Ton prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, prière et salut de Dieu sur lui, n'a-t-il pas dit « Quand le fils d'Adam meurt, son œuvre prend fin, si ce n'est la récompense qui lui parviendra dans l'au-delà d'une charité permanente, d'un savoir qui profite aux gens ou d'un enfant pieux qui invoque Dieu en sa faveur. » Comment se peut-il que tu invoques un cadavre qui ne peut rien pour soi ou pour autrui N'oublie jamais de méditer ce verset. Si vous les invoquez, ils n'entendront pas votre invocation. S'ils l'entendent, ils ne l'exauceront pas. Et le jour de la résurrection, ils réuniront votre chère. Personne ne vous mettra au courant de la vérité. si ce n'est quelqu'un d'informé. Certains prétendent visiter les monuments funéraires à la recherche de la bénédiction. ne sache-t-il pas que la bénédiction est un don divin accordé par Dieu à certaines de ses créatures mais on ne peut affirmer que telle ou telle chose est bénie sans un argument tangible cité par le Saint Coran et la Sonna des prophètes comme c'est le cas de la nuit du destin la mosquée sacrée à Mecque la mosquée du Prophète à Médine et la mosquée à Al-Aqsa. la bénédiction ici veut dire la multiplication de la récompense accordée aux gens Qui y accomplissent leur prière qui accomplissent leur prière dans ces mosquées. Mais il n'y a point de bénédiction intrinsèque dans leurs murs, leurs portes ou leurs pierres, à part les deux coins de la Kaaba ou la pierre noire. Le messager d'Allah, prière et salut de Dieu sur lui, dit à cet égard La prière dans ma mosquée ici vaut mille prières dans une autre mosquée, à part la mosquée sacrée. rapporté par Al-Bukhari et Moslem. Le Zemzem, Est également béni, car le messager d'Allah, prière et série de lui, on a loué les vertus, disant C'est une eau bénie, elle est nourriture pour celui qui voudrait se nourrir et remède pour celui qui cherche la guérison. Rapporté par Moslem. De même, toute action légitime est bénie. Quant aux gens, personne n'est béni en soi, d'après nos connaissances, à part les prophètes d'Allah, durant leur vie, avec à leur tête le prophète Mohammed, prière et série de lui sur lui. Il est légitime de chercher sa bénédiction alors qu'il était en vie ou attirer bénédiction de ses effets personnels, de sa propre personne, comme de ses cheveux, sa sueur ou ses vêtements. Toutefois, rien n'a été gardé de cela à notre époque. Quant aux autres personnes, il est interdit de chercher bénédiction dans leur propre personne, même si elles sont parmi les plus pieuses et ceux de la vie générale des compagnons du prophète, qu'Allah soit satisfait d'eux. Aussi, garde à certaines pratiques dans cette perspective. Ne prends jamais la main de quiconque pour la caresser et ne te frotte jamais à quoi que ce soit dans l'intention de tirer bénédiction de cette personne ou de cette chose. Jamais de telles pratiques que été de mise avec Abu Bakr Omar ou les autres compagnons. Alors, comment cela sera-t-il possible avec ceux qui sont de moindre rang À ce propos, il est utile de rappeler qu'il est illégitime de se frotter à de la terre ou à une quelconque pierre, à part ce qui a été mentionné par le prophète Pierre et salut de Dieu sur lui, comme la pierre noire ou le coin yéménite dans la mosquée sacrée de Mecca. Il est légal d'embrasser la pierre noire, si possible, ou de la toucher, sinon on se suffira de la montrer de loin. Quant au coin yéménite, il est légitime de le toucher avec la main droite, de même ce que font certaines gens qui se frottent au pilier des mosquées, À leur pôtre ou à leur mur constitue des pratiques à réprouver. Le musulman doit éviter d'agir de la sorte. Médite, frères musulmans, la parole d'Omar le calife Rachidite, qui, en embrassant la pierre noire, dit sa fameuse parole. « Par Dieu, je sais que tu es une pierre incapable de nuire ou de faire du bien. Et si je n'avais vu le messager d'Allah, prière et salut de Dieu sur lui, t'embrasser... « Je ne t'aurai jamais embrassé ». De même, le vrai musulman n'embrasse la pierre noire et ne touche le coin éminite de la Ka'ba qui dans l'intention d'adorer Dieu et de suivre la tradition de son prophète. La bénédiction est également possible à certains moments auxquels Allah a accordé des faveurs et des mérites particuliers. En ce moment favori, les récompenses pour les bonnes œuvres agriées se multiplient, comme c'est le cas au mois de Ramadan ou à la nuit des destins. Ou le jour de Dhu al-Hajj, le 11e au mois de l'égir, coïncidant avec l'Aïd du sacrifice ou le 10 du mois Muharram. De même sont bénis le dernier tiers de la nuit, le jour du vendredi, ainsi que plusieurs autres moments mentionnés explicitement dans la sunnah du prophète, prière et salut de Dieu sur lui. Ainsi, tout ce qui n'est pas certifié par la loi islamique est illégitime. C'est le cas de toutes sortes d'innovations illégales pratiquées par beaucoup de gens, contrairement aux enseignements du prophète, comme ces d'usage à l'occasion de l'anniversaire du prophète, ou la nuit de l'Isra, l'ascension et le voyage nocturne, ou la nuit de mi Les musulmans égarés et célèbrent ces occasions criées de toutes pièces, comme si Allah n'avait pas achevé la religion en décrétant de Zaïd. Ils ont donc décidé de compléter ce manque avec d'autres fêtes pseudo-religieuses. Allah ne dit-il pas dans le Saint-Coran « J'ai achevé aujourd'hui pour vous la religion, je vous ai comblé de mes dents et j'ai agréé pour vous l'islam en tant que religion. » Mais ces innovateurs égarés se sont-ils contentés de célébrer ces nuits avec des actes légitimes Au contraire, ils ont dépassé les bornes et commis les pires péchés pendant ces occasions. Ainsi passent-ils ces nuits à jouer, à chanter, à danser, parfois dans des cercles mixtes où les femmes dansent avec les hommes, que Dieu nous en préserve, de ceux qui prétendent aimer le prophète alors qu'ils contredisent ses ordres et n'obéissent pas à ses recommandations Lui qui dit dans le hadith rapporté par al-Bukhari muslim quiconque rejette ma sunnah ne fait pas partie de ma nation. En islam, il n'y a que deux aïdes, deux fêtes religieuses, celui du sacrifice et celui du fatr, la rupture du jeûne. Sois prudent, frère musulman, et n'assiste pas aux fêtes pseudo-religieuses, car si tu le fais, tu auras commis une bid'a, une innovation religieuse réprouvée. Et tu auras aidé à la faire perpétrer. Et sache que les prescriptions et les rites authentiquement islamiques suffisent et couvrent tous nos besoins. Parmi les béd'as prohibés, il y a la nouvelle tradition qui consiste à effectuer une omra, une visite à la mosquée sacrée de Mecca, au mois de Rajab. Or, cette tradition n'a pas de fondement dans la religion. Et s'il y a un mois où les récompenses sont multipliées, c'est à coup sûr le mois de Ramadan. Aussi, le fait de réserver la amra pour le mois de Rajab est contraire au texte. Frères musulmans, l'homme est de nature faible. L'homme a été créé faible. <t 'en -t -il> <t 'en -t -il> Dit Allah dans le Saint-Coran, quelquefois, les gens tombent malades et il a besoin de se faire guérir par la raqya. Mohammed, prière et salut de Dieu sur lui, se fit guérir par ce moyen. Il le pratiqua avec son compagnon et l'archange Gabriel le fit avec le prophète, prière et salut de Dieu sur lui. Ainsi, la Ruqya est une pratique légitime, indéniable, mais il faudrait connaître les conditions de cet usage. Premièrement, dans la Ruqya, il faudrait utiliser uniquement la parole divine, les hadiths du messager d'Allah, prière et salut de Dieu sur lui, ou les invocations qui ne comportent aucune agression ou des expressions politistes. Une fois, l'un des compagnons se plaignit auprès du messager d'Allah d'un mal qu'il ressentit au ventre, le prophète, prière et salut de lui sur lui, lui dit, « Pose ta main sur l'endroit qui te fait mal, et dis, au nom d'Allah, trois fois, et dis cette fois, que Dieu tout-puissant me préserve du mal que je ressens et je crains. » Rapporté par Moslem. De même, quand l'un des membres de la famille du prophète béni soit-il tombé malade, Le prophète, prière et salut de lui sur lui, insufflé dessus en lisant les deux dernières sourates du Saint-Coran, le Saint al les deux sourates protectrices. Voyons à présent quelques exemples des incantations illégitimes qui comportent des expressions et des astuces ésotériques ou des termes hérétiques. Certaines personnes ont recours aux êtres humains pour guérir les malades alors que Dieu est le seul guérisseur. et les gens ne sont que des moyens. De même, le fait d'invoquer Allah pour le guérir le malade par l'honneur de telle ou telle personne n'est pas légitime et nuit au malade au lieu de le guérir. Deuxièmement, il est indispensable que le malade croie que la guérison n'est pas du ressort du médecin, mais revient à Allah et l'homme n'est qu'un simple tremplin. Troisièmement, il faudrait s'adresser pour se faire guérir aux gens pieux jouissant d'une grande connaissance du Coran et de la Sunna. De même, sache qu'il est préférable que tu fasses ta propre Ruqya en personne. Quatrièmement, tu ne dois en aucun cas aller voir les magiciens, les charlatans, les mages et les devins en vue de te faire soigner pour obtenir d'eux, d'exaucer tes vœux. Sache à ce propos que le fait de voir des magiciens constitue un acte hérétique car le magicien est forcément un mécréant. En effet, Pour devenir magicien, il faudra renier sa foi et rejeter la sonna des prophètes, prière et salut de Dieu sur lui. Consulter ces charlatans constitue un acte hérétique et un énorme péché. Le messager d'Allah, prière et salut de Dieu sur lui, dit « Évitez les sept péchés capitaux » et il cita la magie parmi ces péchés. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Allah Tout-Puissant dit à cet égard « Ne réussira point le magicien dans toutes ses tentatives. » ولا يفلح ساحر حيث أتا. Il en est de même avec le devin, le mage et le charlatan qui prétendent connaître l'inconnu. Or, celui qui prétend connaître l'avenir réunit sa foi. Allah dit: "Dit Allah seul connaît ceux qui sont dans les cieux et la terre." Quiconque va voir un devin pour lui demander des nouvelles sur ce qui va se passer à l'avenir, renie sa foi. Le messager d'Allah, prière et salut de Dieu sur lui, affirme que quiconque va voir un devin et que roi ce qu'il lui dit aura renié ce qui fut révélé à Mohammed, rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah. Le messager d'Allah, prière et salut de Dieu sur lui, dit également quiconque va voir un devin et lui demande quoi que ce soit, sa prière ne sera pas agréée pendant quarante nuits. Au cas où tu es tenté d'aller consulter un devin ou un mage, n'oublie pas de méditer ces deux hadiths que seul un individu voué à la perdition rejettera. En plus de Rokya, il y a le talisman dans lesquels certains mettront des versets du Saint-Coran qui, bien que quelques savants doctes les permettent, la plupart les prohibent. Mais quand on utilise des expressions, des incantations incompréhensibles, le talisman est alors interdit. Il en est de même avec ceux qui accrochent des boutons au miroir des voitures ou attachent des souliers au devant de leur voiture, à son arrière. Euh, porter une bague, des anneaux ou attacher des fils dans la même intention constitue également des pratiques formellement prohibées. Certains ignorants prétendent que ces fétiches gardent contre le mauvais œil, ce qui prouve leur ignorance du monothéisme et leur peu confiance en Allah. N'ont-ils jamais entendu le hadith du Prophète, prière et salut de Dieu sur lui Celui qui s'attache à quelque chose, Allah le délaisse à son sort, apporté par Ahmed. Le prophète, prière et salut de Dieu sur lui, ne nous a-t-il pas appris à nous protéger de mauvais œil, de jour et de nuit, en disant que Dieu nous préserve par la grâce de ses mots parfaits de tout diable et de tout mauvais œil Comment est-il possible de chercher La protection auprès d'un soulier, d'un morceau de tissu ou d'un bouton, après avoir cherché protection auprès d'Allah, le Tout-Puissant. Celui qui agit ainsi mérite d'être délaissé à la protection de ces objets inoffensifs. Le prophète prière et salut de Dieu sur lui, vit un jour un homme porter un bracelet de cuivre à la main. Il lui dit « Qu'est-ce que c'est ?» L'homme lui répondit « C'est pour se prémunir contre la faiblesse. » Il lui dit alors « Enlève-le !» car il ne te rendra que plus faible et si tu meurs en le portant tu ne ris sera point rapporté par Ahmed parmi ces sornettes on peut citer également la Tawala qui constitue une sorte de talisman visant à sauvegarder l'amour voué par l'homme à sa femme et vice versa ainsi que des incantations incompréhensibles n'ayant aucun rapport avec le Coran ou la Sonna et qui sont lu au-dessus d'un récipient rempli d'eau, qu'on donne à boire à l'intéressé. Le messager d'Allah, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, dit à ce propos, « Les incantations, les talismans et la tawala sont une forme de shirk hérésie Hadith rapporté par Abu Daoud et Ibn Mej. N'oublie pas, frères musulmans, que celui à qui parvient le, le message du prophète, béni soit-il, et qui le rejette, aura manqué le droit chemin. » et emprunter la voie des infidèles et de la perdition. Frères musulmans, si nous avons tenu à te rappeler de temps en temps de la nécessité de recourir aux hadiths authentiques, ce que nous voulons te rappeler que seul le Coran et la Sunna authentique constituent la source fraîche dans laquelle nous puisons les véritables prescriptions de la religion divine que nous sommes tenus de suivre et à laquelle nous avons à obéir. Allah exalté ne dit-il pas dans ces cinq Corans Certes, Par Dieu, ils ne seront pas parmi les croyants tant qu'ils ne vous est pas pris pour juge dans leurs différends, qu'ils n'aient trouvé aucun inconvénient dans les sentences qui tu leur as rendues et qu'ils s'y soumettent de bon cœur. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما Acceptez le jugement d'Allah et de son prophète fait partie de la foi en Allah en tant que Seigneur et Dieu qui n'a point de partenaire dans son jugement et son ordre Ainsi, n'inférez ce qui n'a point été autorisé par Allah, cherchez l'arbitrage auprès d'une loi autre que celle d'Allah accepter une autre voie que celle du prophète prière et celle de Dieu sur lui ainsi que toute tentative visant à altérer la sonna de l'envoyé de Dieu sous prétexte de l'évolution des choses du modernisme ou d'autres fausses prétentions constitue, tout cela constitue une hérésie une forme de coffre quiconque prétend pouvoir adopter des lois autres que celles décrétées par Allah pourra régner sa foi quiconque accepte de gouverner Sans recourir à la loi révélée par Allah, et certes un mécréant, Dieu atteste dans son Saint-Coran cette, cette vérité Ceux qui gouvernent sans avoir recours à ce qui a été révélé par Allah, ceux-là sont certes des mécréants. Frères musulmans, les lois divines ont été révélées au profit de tous, au profit de tous les gens. sans exception et sans discrimination. Elle touche tous les secteurs de la vie, que ce soit les rituels du culte ou les rapports sociaux de tout genre. Ainsi, il n'est pas légitime de séparer la religion de l'économie ou de la politique, etc. Sache également, frères musulmans, que le musulman est tenu d'adorer Allah de façon modérée et équilibrée, qui concorde avec sa nature humaine. Au cas, au, au cas contraire, il sera une marionnette entre les mains du diable et de ses acolytes qui se joueront de lui. Allah dit dans son Saint-Livre, « Ceci est ma voie droite, empruntez-la, et ne vous fourvoyez pas dans les autres sentiers qui vous feront perdre le droit chemin. » Les fondements du culte consistent à adorer Allah, à le craindre, à espérer son salut. Nous sommes tenus d'adorer Dieu, de craindre son supplice, de souhaiter sa récompense et son paradis, et de ne pas agir comme ceux qui adorent Allah d'un côté et le renient de l'autre côté. Enfin, nous avons à être comme ceux qu'Allah a décrit dans son Saint-Livre, les qualifiant des meilleurs parmi ses serviteurs. Allah sublime dit « ceux-là qui invoquent Dieu » cherchant le moyen de se rapprocher de lui, tant soit peu, espérant sa grâce et craignant son supplice. Car le supplice de ton Seigneur est certes à craindre. Ainsi se présente, frères musulmans, la loi d'Allah. « Grâce à laquelle nos œuvres seront agréées, par le Tout-Puissant qui veut et aime qu'on l'adore, par les biais de cette loi, sans modification aucune. Si tu es parmi ceux qui acceptent cette obligation, tu seras alors parmi les bienheureux. Allah et son messager te promettent alors une vie heureuse dans ce bas-monde et la félicité dans l'au-delà. Quiconque, mâle ou femelle soit-il, fait le bien tout en étant croyant, Nous lui accorderons une vie heureuse et il sera récompensé comme il se doit dans l'au-delà. Allah te promet d'être à côté de toi en cas de nécessité. À ta mort, la promesse de Dieu sera tenue. Ton âme quittera ton corps comme la goutte d'eau qui ruisselle. Les anges de la miséricorde seront à côté de toi. Allah n'est-il pas dans son Saint-Livre « Ceux qui dirent « Allah est notre Seigneur » Oui, empruntèrent le droit chemin, les anges descendront à côté d'eux et leur diront, point de crainte ni de tristesse. Quand tu seras enseveli sous terre, Allah te soutiendra et te fera voir ta place au paradis. Allah t'annonce la bonne nouvelle, le jour de la résurrection, quand tous les êtres seront effrayés, à part les croyants, le jour du jugement, tu seras traité avec indulgence. À toi la bonne nouvelle, quand ce jour-là tu pourras voir de la fontaine du messager d'Allah, Mohammed, prière et salut de Dieu sur lui, qui se chargera en personne d'assouvir ta soif à jamais, quand on annoncera en public que Dieu t'a accordé son agrément et t'a épargné à jamais sa colère. Alors, à ce stade-là, tu pourras accéder au paradis et jouir de la félicité infinie en compagnie des prophètes, des sédirs, des martyrs et des pieux. Enfin, Astreins-toi, frères musulmans, pour jouir de ce bonheur éternel d'emprunter la juste voie tracée par Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.